Je vais passer euh, à mon euh, ma chronique. Je me suis dit, euh, puis j'en avais parlé avec, euh, avec Eric sur Twitter euh, il y a une couple de semaines, vu que c'est notre dernier podcast, euh, je vais vous donner une liste de, de podcasts que moi personnellement j'écoute. Puis euh, il y en a peut-être, la plupart là-dedans, j'imagine, vous allez les connaître. Il y a peut-être quelques auditeurs qui ne connaissent pas toutes. Donc, je vais vous faire une liste de podcasts francophones que j'écoute. Puis j'ai quelques podcasts anglophones que j'écoute aussi. Fait que ça vous tente d'aller essayer ça, ça va vous donner une, une petite idée de, de podcasts à écouter, vu que nous autres, ben, on ne sera pas là. Mais il y en a là-dedans que j'imagine vous écoutiez avant de nous écouter nous autres. Fait que je vais commencer par mes podcasts francophones. Euh, c'est probablement un des podcasts les plus connus de tout le monde, c'est Radio Talbot. Hein, tout, le monde oui. connaît, euh, ouais, tout le monde connaît euh, Denis Talbot. C'est avec Denis Talbot, Benoît Gagnon, euh, Frank the Tank, aussi connu sous le nom de François Lapierre Messier, hein, de son vrai nom de baptême, puis Yann euh, Richards, euh, c'est un podcast qui est, comme vous le savez sûrement, sur les jeux vidéo, puis l'industrie, euh, mais c'est vraiment jeux vidéo, c'est vraiment leur créneau. Là. Euh, si vous n'écoutez pas Radio Talbot, vous manquez quelque chose, c'est quelque chose qu'il faut absolument que vous écoutiez. Euh, deuxième podcast, l'analyse des geeks, encore là, c'est un des plus gros podcasts au Québec avec Radio Talbot. Euh, c'est encore avec Benoît Gognon, François Lapierre-Messier, euh, puis François Dominique Laramé. Euh, vous le connaissez tous, c'est le gars qui fait aussi la revanche des nerds ou FDL. Donc, euh, eux autres, c'est vraiment technologie, euh, nouvelles technologiques, euh, puis euh, questions du public aussi euh, au début du show. Euh, si vous avez des questions euh, informatiques ou ça, Frank, ça fait un plaisir de répondre à ça. Euh, troisième euh, podcast, c'est la force G. C'est la gang de Factor Geek, puis mon ami euh, Dominique Simard, il y a euh, Steve Lévesque, Maxime Larose, euh, puis Audrey Brunel sur ce show-là. Euh, jeux vidéo, les autres parlent vraiment pas mal de tout. Ils euh, sont pas mal comme nous, ils parlent de, de jeux vidéo, ils vont parler de comic book un peu, euh, ils vont parler de films, de, de musique, ils parlent vraiment pas mal de sujets. Euh, C'est vraiment un bon podcast. Euh, L'Épée légendaire, avec euh, Maxime Tremblay, Mélanie Chartier, Euh, Mathieu April, Anthony Gravel, en eux aussi c'est pas mal, euh, au début c'était beaucoup jeux vidéo puis nouvelles technologiques, ils ont rajouté euh, Comic Book aussi euh, dans, dans leur, euh, dans leur euh, scénario, euh, c'est vraiment ça aussi un incontournable. Euh, rétro Nouveau avec Bruno Georgette que vous connaissez de Monsieur Net, puis Dominique Bourret, euh, eux autres c'est un mix de ces jeux vidéo vraiment là mais c'est un mix de nouveaux jeux vidéo puis de anciens jeux vidéo euh, Dominique Bourret qui est probablement le gars qui connaît plus le rétro gaming de la planète entière euh, parlez-y d'un jeu obscur et sombre qui a sorti en 78 sur l'Atari 2600 puis il connaît euh, si vous voulez aussi acheter euh, des choses rétro il y a son magasin en ligne Cherchez « Papacassette » sur Google, mais il me semble que c'est « papacassette.ca » ou « .com euh, ». Ouais, vous pouvez <rire> acheter euh, des Atari 2600 avec des jeux. Ils vendaient un Atari 2600 avec, je pense, une douzaine de jeux, euh, 80$ l'autre jour. Euh, que Quelqu'un qui veut faire du rétro gaming, euh, c'est quand même le fun. ou ouais, t'as une, ouais, une douzaine de jeux avec la console. C'est dur à trouver une console en bon état et elle vraiment belle. Fait que si, si vous cherchez des choses comme ça, écoutez « Rétro Nouveau ». Puis, allez voir le site de, de Dominique pour acheter des choses. Geek Geekbécois, le podcast euh, de mes voisins, euh, Lynn Boutiette et euh, Steve Degary. Euh, il y a aussi Alexandra Gervais, euh, Bruno pierre Campo puis Laurent Chouinard. C'est un podcast euh, qui est mensuel, eux autres. Les autres, c'est des podcasts vraiment hebdomadaires. les euh, autres, c'est mensuel. Ça parle vraiment de tout ce qui est geek. Euh, ils vont parler de technologie. Ils ont des chroniques vraiment différentes, ils peuvent parler d'un accessoire pour un iPhone. Lynn, elle porte ses jeux de sport, ça peut parler de jeux de sport. Il y a une nouvelle chronique, oui. Oui, mais ce autre, c'est plus jeu récent. Moins récent. Oui, c'est ça, c'est plus récent. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un podcast à écouter. Ils ont maintenant le moment à Steve qui est. C'est quelque chose, ouais, c'est le nouveau petit segment que Steve Degarry s'est payé euh, sur le podcast, c'est vraiment quelque chose de déjanté, euh, ils ont fait ça pour la première fois dans, dans le dernier épisode, euh, son invité c'était Maxime Tremblay, puis ce qu'ils ont fait c'est une entrevue, ce qu'ils faisaient c'est une entrevue sur le nouveau site de Maxime Tremblay qui s'appelle Club Gamer, euh, si vous ne connaissez pas ça allez voir clubgamer.ca, vous pouvez afficher un jeu pour l'échanger avec des gens, ou vendre vos jeux, puis il n'y a aucun frais pour le faire. Fait que euh, Maxime, il est parti sur pour la communauté de, de, de, de gamers. Puis euh, moi, c'est le fun, j'ai fait deux échanges sur, sur ce jeu-là. Tout ce que ça a coûté, c'est le frais de transport, la poste. Fait que c'est super le fun. Tu te débarrasses d'un jeu que tu ne veux plus jouer ou que tu as fini, puis tu te ramasses un nouveau jeu que tu n'as pas, pas encore joué. C'est vraiment le fun, ça marche bien. Puis, euh, fait que je faisais une entrevue pour parler de club gamer, puis la manière que Steve faisait ça, il a choisi comme thème de son entrevue cinéma. Fait que là, il partait, puis dans le premier segment, c'était comme si c'était dans un film d'horreur. Fait que là, il faisait tout comme s'il avait peur pendant qu'il parlait. Puis là, okay. après ça, ils ont changé de comédie. Fait que là, ça changeait complètement le ton de l'entrevue. Il fallait qu'il fasse comme si c'était tout le temps atomique, peu importe ce qu'il disait. Comment on connaissait. c'est ouais, ouais, ouais. vraiment fou malade. Fait que si vous n'avez pas écouté ça, allez chercher euh, l'épisode du mois de juillet de Geek Bacois. Vous allez vous bidonner, c'est l'enfer. C'est vraiment. Moi, j'écoutais ça en allant travailler. Je veux dire, je suis peut-être plus capable à un moment <rire> donné. C'est trop drôle. Ça t'a réveillé le matin. Oh oui. Steve puis euh, Max, dans cet épisode-là, ils ont vraiment fait un job incroyable. C'est puissant. C'est vraiment incroyable. Fait que ça vaut la peine d'aller écouter ça. Puis le restant du podcast c'est bon aussi. Okay. Fait que Geekbécois. Euh, c'est tous des podcasts disponibles sur iTunes. Euh, autre podcast, euh, un que j'ai découvert, ça ne fait pas si longtemps que ça. Ils sont pas si vieux que ça non plus. Euh, J'en ai parlé, je pense, sur le dernier podcast. Ça s'appelle justement « Le dernier des podcasts euh, ». Ces deux gars, c'est euh, Maxime Paiement, puis Éric euh, Lafontaine. Puis les autres, qui font, c'est finalement, ils vont parler d'un film où ils vont faire un top 5 de quelque chose. Fait qu'ils vont prendre, mettons, ils ont pris euh, le film « First Blood », le premier Rambo, puis décortiquer le film en disant les, les, les bons côtés, les faiblesses, des scènes manquées, euh, des choses comme ça. Ils vont passer à travers le film. C'est vraiment c'est vraiment le fun. Ils ont fait un épisode sur les Avengers où c'était vraiment bon aussi. Euh, le dernier que j'ai écouté, ils ont fait euh, top 5 des, euh, de musique de films d'action. Ils ont pris les 5 meilleurs trames sonores de films d'action, euh, de 5 allant Puis ben, Je ne voudrais pas ce qu'il a gagné, mais je suis d'accord avec eux. <rire> allez l'écouter, vous allez voir. Euh, après ça, il y a fun de jouer le jeu. Euh, je voulais le qui est un podcast assez déjanté. C'est que c'est un, un podcast euh, différent, mettons, avec un, un humour particulier, mais les gars sont super le fun, sont, sont vraiment le fun à écouter. Euh, Daniel Valencourt Valenco puis Joël Martel, euh, ça, ça fait un petit bout qui roule les autres, ça fait un an, je pense deux mois ou un mois avant nous autres. C'est un des podcasts qui a commencé en même temps que nous autres. Deux gars qui enregistrent ça dans un garage, euh, ils parlent de jeux vidéo. Euh, C'est vraiment le fun, euh, comme il dirait, c'est radicapoté. Euh, troisième podcast, « Les mystérieux étonnants euh, ». Les autres, c'est vraiment euh, culture geek, comic book, euh, euh, ce qui est film. Ils ont parlé beaucoup de Fantasia. Euh, c'est vraiment leur, leur créneau. C'est film, comic book, euh, vraiment culture geek. Euh, c'est avec Benoît Mercier qu'on a rencontré sur Sainte-Catherine euh, en allant voir Batman l'autre jour. Okay. Euh, Francis Ouellette, Simon Chénier, Johan Carl Whistle, j'espère qu'ils je sont là comme il faut. Euh, puis Johan, Johan Carl a même produit un film, si je me rappelle bien, euh, qui jouait à Fantasia. Euh, Olivier, qu'on a okay. rencontré, qui animé Trunk, sans aller voir son film, justement, je pense. Animate. Quand on l'a rencontré. Okay. Fait que c'est ça. Après ça, il y a le podcast des jumeaux techno. À peu près tout le monde connaît Jumeaux Techno. Si vous ne connaissez pas. Euh, c'est un podcast assez déjanté aussi, ah, les Jumeaux Techno et Steve, excusez. puis euh, c'est vraiment, euh, ils vont parler de jeux vidéo, eux autres ils ont, ils ont un site, allez voir jumeauxtechno.ca si je me rappelle bien, euh, ils font des bandes dessinées, ils prennent un sujet, ils vont prendre une discussion qu'ils ont avec quelqu'un sur Twitter quand il dit une chose bizarre ou comique, puis ils vont faire une bande dessinée avec ça. Euh, j'ai été victime d'eux autres une coupe de fois. Ça veut dire, ils font des bandes dessinées. Ouais, ils vont, ah, dessiner. Ils vont dessiner quelque chose. À un moment donné, j'avais. Euh, on parlait avec euh, Caroline Couloutier qui roule le compte de Z Télé. Puis elle disait qu'elle avait hâte d'avoir euh, la nouvelle saison de La Porte de l'Univers, une affaire comme ça. Puis là, il y avait Steve Levet qui est de qui est de, de, de, de Facteur Geek, qui dit Ah, euh, vous ne saviez pas, moi j'en ai, ai une chez nous, une porte des étoiles. Puis là, j'ai dit Steve, j'ai dit. Ça a créé un coup de pote dans le front, ça compte pas pour être une porte des étoiles. Puis il y a d'autres qui avaient fait une bande dessinée là-dessus. Okay. Fait que c'est vraiment deux gars qui ont bien du talent, puis ils ont un podcast, ça parle de jeux vidéo, ça fait ça à la fin. Mais ils ont jumeau -Techn techno TV aussi, où ils vont jouer un jeu vidéo live sur le web pendant. Par non, ils vont jouer pendant, pendant qu'ils font le podcast, ils vont jouer en même temps. Wow. Puis en vidéo. C'est vraiment, c'est vraiment, euh, vraiment le fun à voir. Donc allez voir ça si vous ne connaissez pas ça. Euh... À part de ça, je n'y pas assez. Euh, pas de problème. Pas de problème, c'est avec Frédéric Barbouchi, Antoine Vizina, Jean-Philippe Durand, puis Mathieu Bouillon. Les euh, autres, c'est vraiment spécial. Euh, ça va être un... Euh, ils prennent des problèmes du public. Fait que le monde va leur écrire des problèmes. Des ah. fois, c'est quelque chose qui a rapport. Des fois, c'est totalement... Euh, vraiment déjanté le, la question que le monde va poser ouais, moi mais c'est vraiment un à quelqu'un dit comment est-ce qu'on peut faire pour régler le problème du transport en commun fait okay. que là, les autres ils, ils, ils vont se pencher sur ce sujet là plus ou moins sérieusement okay. <rire> mais tu okay. et à la fin, ils donnent la solution qu'ils ont décidé okay. que est, qui est, qui peut être n'importe quoi, euh, quoi là ouais, c'est ça mais c'est vraiment drôle c'est vraiment le fun les gars ils ont du talent Euh, ce que j'aime, c'est que c'est des podcasts qui durent une demi-heure. C'est à peu près 30 minutes. Fait que tu peux en écouter une coupe, ça ne prend pas trop de temps. Fait que C'est vraiment le fun à écouter. Euh, 3 bières, le podcast porte bien son nom. Euh, c'est euh, Yannick, Pierre-Luc, et Julie. Les autres qui font, c'est finalement, ils parlent encore de sujets du public. Le public envoie des, des sujets. Ils pigent un sujet dans le chapeau, fait ils ne savent jamais de quoi ils vont parler avant d'en parler. Okay. Ils ont chacun trois bières, une bière par sujet. Quand ils finissent leur bière, ils sonnent la cloche. C'est l'autre qui, qui Puis fait, Ils vont tous les trois parler du même sujet pendant chacun une bière. À chaque fois que quelqu'un finit sa bière, il sonne la cloche. Quand la dernière personne a fini sa bière, ils changent de sujet. Trois sujets. Fait trois, ah. Ils prennent trois bières chaque pendant le podcast. Premier combien de sujets pendant le podcast? Euh, C'est trois sujets par podcast. Trois bières. Trois, une bière par sujet, trois bières. Ok. Chaque... Trois bières chaque. C'est chacun... okay. ça fait que c'est euh, le fun c'est un, un podcast qui euh, dépendant des sujets encore ouais. là mais moi ça serait long parce que boire Brian... une vieille, pas vite <rire> un podcast de 4 heures mais euh, c'est le fun à écouter. ça dépend des sujets des fois c'est euh, les, les épisodes que j'ai écoutés c'est des sujets sérieux euh, ça peut être sur le racisme ça peut être sur sur des choses comme ça euh, c'est sérieux ils donnent des réponses sérieuses aussi euh, tu vas écouter ça puis sont censés sont dans leurs réponses ils ne vont pas répondre n'importe quoi juste pour faire un podcast ils sont vraiment peut-être jusqu'au troisième sujet peut-être à la dernière guerre, ça commence à déraper <rire> mais ça c'est euh, bon c'est un podcast de fun à écouter je vous le suggère euh, avant-dernier podcast de Mac Québec euh, Alex Cornelier puis Bernard Ouellet tout ce qui est Mac produit Apple vous pouvez les écouter je sais y a un autre podcast aussi qui est les amateurs de Mac bonsoir Euh, lui, je ne l'ai pas écouté encore. C'est vrai, je l'ai de Si vous êtes que un peu, toi, pas mal que Eric, je crois. Moi, je suis les deux. C'est <rire> toi deux? J'écoute pas. <tout>, je pense. <rire> <Okay>. <rire> Fait que... euh... Les commenteurs de Mac, c'est qu'ils prennent les questions des gens et répondent à vos problèmes. C'est ça. Un peu comme pas de problème, mais pour Mac. Oui, c'est ça. C'est que le, le, le podcast Max Québec, c'est vraiment juste actualité et choses comme ça. Si le, le, les amateurs de Mac Bonsoir, c'est vraiment pour aider les gens euh, qui ont des problèmes avec leur Mac ou qui veulent des suggestions. Tu sais, des fois, je cherche un programme pour te faire très l'affaire, ouais. mais c'est tous les gars qui travaillent en Mac à journée longue, avec ah, le Mac, ils, ils, ont, ils en ont vu pas mal, c'est bon, là. C'est ça, bien, quand, quand, quand, là, un an, euh, quand je commençais à vouloir faire un podcast, je vais parler justement, à, à, et à Alex euh, Cornelius, puis à Bernard, pour voir avec un Mac, qu'est-ce que je pourrais prendre pour faire le podcast. Ils m'avaient suggéré des, des, des prendre ce programme-là avec ça voir, ça va super bien. Puis, fait ils sont, sont vraiment calés dans, dans, dans, de, sur le Mac. C'est un podcast à écouter si vous êtes amateur. Euh, C'est bien fait. Le, le podcast est vraiment bon. puis Même si vous les suivez, à chaque fois qu'Apple a un gros dévoilement de produit, ils vont faire un spécial live pendant, euh, pendant le show d'Apple de, de pour mettons dévoiler le prochain iPhone. Puis ils vont faire un show live, il euh, y a un chat, puis ils vont euh, ils vont couvrir ça live. Donc euh, ouais, c'est ça. Fait que c'est un euh, c'est un bon podcast euh, pour les amateurs de produits Mac. On a quasiment tous un produit à Apple à la maison, d'une manière d'un autre, un iPod, quelque chose comme ça. Ben, ben, oui, Ou des iPads, <rire> Fait que, euh, que c'est un bon podcast à suivre. Puis le dernier, ben j'aime euh, le plug Il euh, y a le nouveau podcast que j'ai parti, <rire> qu'on a parlé tantôt avec. Euh, Benoît Gagnon puis Maxime Tremblay qui s'appelle Secteur 42. Fait que ça vous connaît, bien on va euh, parler de, de Star Wars The Republic. On le sait que c'est un podcast très niche pour un, un, un auditoire bien précis. Probablement le monde qui joue à Star Wars The Old Republic. On essaie de couvrir et le monde qui connaît ça et le monde qui commence ou qui aimerait commencer euh, à jouer à Star Wars ou même à un, un MMO parce qu'à un moment donné, Ça se rejoint tout à quelque part, là. Quand tu joues un MMO, tu es capable de jouer un autre après. Hein? Oh, mal, hein? Moi j'avoue que j'ai de la misère à vous suivre dans le premier. OK. C'est le premier, hein? On va essayer de s'améliorer dans les autres. Ouais, assez... ben, Vous avez quand même pas le choix d'être assez technique parce que c'est pour le monde qui joue, Vous ne pouvez pas comme présenter le jeu à chaque épisode dans la Non, non c'est ça. Il faut suivre un peu les épisodes. Euh, je vous dirais que le premier, je te dirais le premier, c'était comme vraiment, on, on, on présente le podcast puis on a parlé un peu du jeu et de nos expériences. Euh, dans le prochain mois, comme euh, celui qu'on enregistre mardi, je vais vraiment couvrir euh, comment lire la carte, comment reconnaître les quêtes, euh, les icônes dans votre map, qu'est-ce que ça veut dire et euh, pourquoi il faudrait faire telle chose pour... Comme moi, quand j'ai commencé à jouer à Star Wars The Republic, euh, activer mes bornes de téléportation et les, euh, les taxis euh, pour j'oubliais, fait que je me ramassais à marcher partout, puis à courir partout, puis ça prenait 20 minutes pour me rendre d'un bout à l'autre de la carte quand j'ai commencé à découvrir que je pouvais me téléporter ou prendre un taxi, j'étais assez content, je suis sur 20 demi-heure de marche à chaque fois, c'est comme le gars qui découvre que les autobus ça existe, ça... fait que c'est ça, fait qu'on va couvrir des choses pour les débutants aussi, puis des choses plus avancées, fait qu'on va essayer de s'adapter c'est pour ça qu'on veut que le monde nous écrive leurs questions, nous écrive leurs suggestions puis les commentaires, puis qu'on s'adapte à, à l'auditoire, parce qu'on sait que c'est niche, puis on sait que c'est pas tout le monde qui a joué à 50 000 autres MMO avant, c'est peut-être leur premier, fait qu'on veut s'adresser à tout le monde, là, mais ce n'est pas, euh, pas facile, mais on va essayer de s'adapter le mieux possible. De toute façon, y a il y a-tu un site où ce que tu peux, euh, c'est comme Eric là, se sentait un peu perdu, parce que tu peux mettre les termes, comme je te disais, là, les termes MMO, euh, Area of Effect, qu'est-ce que c'est, mais ça peut être spécifique aussi à Star Wars, ça permet justement aux personnes qui se sentent un petit peu perdues d'aller chercher un peu de références. C'est ça, ben on souvent on va mentionner, euh, comme on, on a eu une question la semaine passée, puis là je ne reviendrai pas à l'espoir, je ne m'en rappelle pas, mais euh, de, une personne qui cherchait un peu dans le jeu, puis euh, on lui a suggéré un site euh, de, de Star Wars, vraiment sur Swatars, qui démystifiait pas mal ce que la personne cherchait. Fait qu'au lieu d'expliquer ça sur le podcast, puis de mélanger tout le monde, ou de mal Et... l'expliquer, Ben, on a pointé vers un site qui peut aller voir et lire à sa guise. Là. Euh, mais s'il y a des questions précises, je veux dire, puis on a la réponse, on va la donner. Si on ne l'a pas, on va la chercher et on va le mentionner sur le prochain podcast au pire. Là. De toute façon, euh, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, tu sais, les sites. Tu peux tout le temps aller chercher les bonnes références. Un site, c'est un site. Oui, ah, oui. <rire> <Fait que>, euh, <rire> le, ouais, de... le podcast est, est vraiment axé aussi sur le côté sombre parce qu'on a une guilde en pire. Yes. fait qu'on est vraiment euh, nos expériences de jeu moi je joue les deux, les jeux de deux côtés Essate et et euh, euh, euh, république en paix république mais présentement on a tous des persos plus empire fait que c'est ce côté là qu'on parle un peu mais on va dimystifier. <rires> la langue me fourche euh, les deux parties du jeu pourtant je ne bois même pas d'alcool quelque chose dans mon petit Max euh, ok euh, je vais passer à ma petite liste de podcasts anglophones et courte Euh, là il faut que je vous mentionne dans les podcasts francophones je vous ai nommé il y en a qui sont classés propres il y en a qui ont quelques sacs à gauche et à droite ah, oui. euh, c'est à votre discrétion là si vous écoutez quelque chose puis ça sacre, puis ça vous fait saigner des oreilles ben passez à d'autres choses euh, Radio Talbot, l'analyse des geeks, la force G l'épée légendaire, rétro, euh, rétro nouveau de euh, temps en temps peut-être <rire> geek bécois euh, Les mystérieux étonnants, pas de problème, il y avait un épisode qui avait été classé comme « pas clean », <rire> mais le restant, c'est propre, euh, Mac Québec, puis nous autres, Secteur 42, on, est, on essaie de garder ça sans sac et rien, euh, ceux que je n'ai pas nommés, je <rire> vous ai parlé tantôt, de temps en temps, un petit sac de temps en temps. Euh, Donner des podcasts, c'est pour amplifier… Mais c'est pas euh, du même quoi. Non, non, non, non, c'est un de temps en temps, tu sais… Euh, okay un an de bon film, quelque chose comme ça. Okay. C est, c est, ah, je peux pas, pas dire euh, quand un euh, serveur ça crée dans le secteur euh, 42. Là. Ah oui, quand? Mais que le jeu tombe quatre plus. Euh, quand quand, quand <rire> <prends> on le serveur. <rire> <rire> ça se courait. Ben, juste te donner une idée, il y en avait comme... Euh, je peux pas m'avancer s'il y en avait vraiment 80 à 100, mais là, on va tomber à 12. À peu près, oui. Ça fait beaucoup moins de serveurs. Et voilà. Mais il y a beaucoup plus de monde sur ouais. le serveur. Au lieu de voir les jeu, fait, léger, léger, ça, léger, c est c est ça, léger, c'est chargé. Ben, fait, fait que c'est ça. ça T'as ça. Ça l'impression qu'il se passe il de quoi. Non. Mais quand je jouais à un moment donné, puis j'étais deux sur Tatooine sur mon serveur, tu te dis, je vais-tu le croiser un jour à la grosseur que la planète, elle a? <rire> ben, lui, <t'sais, rire> on va-tu se croiser? <rire> je pense que j'ai joué un heure j'ai jamais croisé personne à part des NPC, t'sais. il y avait ben, pas personne. Fait que, là, t'es quoi, trop, ils tout le temps là? Non, là, il y a du monde à la parce <rire> Les NPC, je parle. Oh, ouais. Puis là, il y a du monde à attendre ses serveurs. Ils ont fermé les autres serveurs. Bon, podcast anglophone. Euh, le premier faut que je vous parle, c'est Hollywood Babylon. Euh, pas pour les oreilles sensibles. <rire> c'est assez cru, c'est assez adulte, euh, même très. Euh, c'est avec Kevin Smith, puis euh, Ralph Garman. C'est vraiment euh, potin hollywoodien. Euh, Ils vont parler de, de. Ils ont les nouvelles geeks, fait que les nouveaux films qui vont sortir. Euh, ils ont même une chronique qui s'appelle Movies That Will Suck. Fait que les films qui vont être mmh. poches. Euh, fait que euh, ils ont parlé là-dedans de Battleship était dans ça avant qu'ils sortenent. Euh, il y a certains remakes comme un nouveau. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais ils vont faire un nouveau film des jumeaux. Ah, non. Avec Ar Arnold Schwarzenegger. Yeah. Non, Ça va être les jumeaux encore. Arnold Schwarzenegger, David, Danny DeVito reviennent. Et le troisième frère serait Eddie Murphy. Oh my God. Oh non. Yeah. Okay, God. movies that will suck. On l'attendait. C'est ça. Euh, ça c est, c est, ils, ont, ils ont ça. Ils ont, euh, ils ont une aversion. par exemple. Quoi? Que Kevin Smith et euh, l'autre euh, c'est euh, Jay Salen Bob dans le film. Non, Ralph Garman c'est pas Jay Salen Bob, c'est euh, Jason Mewes qui, euh, okay, qui non, est. est ok non. Fait il y, a, il y a un autre show qui s'appelle euh, Jay and Silent Bob Get Old. Euh, lui je l'ai. C'est je pensais. Ouais, okay. Lui je l'écoutais un moment donné, à un moment donné je me suis tanné parce que Jason Mewes me tape un peu ses euh, nerfs. Fait que j'ai gardé euh, Ralph Garman puis euh, Kevin Smith parce Ralph Garman, euh, c'est un acteur. Si vous avez vu le film Ted, non. il fait le père de Mark, Mark Wahlberg quand il, quand il a une, un flashback quand il est jeune. Il fait le père de... Il fait aussi Caleb dans euh, Red State. Euh, le gars qui parle jamais. Il fait lui. Euh, il a joué dans... Ceux qui écoutaient la télé-série Charmed, il faisait le DJ dans le club euh, des filles, le P3. Il faisait le DJ là. C'est un animateur de radio euh, à K-Rock. Euh, à Los Angeles, fait qu'il est connu dans ce coin-là. Euh, le gars, c'est un, un, un imitateur aussi. Il fait plusieurs voix. Il va faire Arnold Schwarzenegger. Il va faire, euh, il va faire toutes sortes de voix, euh, pas toujours dans des situations euh, <rire> qui devraient. Comme il y a beaucoup ri de Arnold Schwarzenegger et euh, son, son aventure avec, euh, avec la bonne. Euh, ah ouais. C'est c'est c'est ça. c'est. C'est vraiment drôle, mais c'est vraiment irrévérencieux. Il euh, faut vous attendre à entendre des sacres et, des, euh, et autres euh, oui, profanités euh, en écoutant ce show-là, mais c'est vraiment tordant. Euh, pour ceux qui s'intéressent, ils s'en viennent faire un show à Ottawa le 25 août euh, au euh, Centropolis. Je ne me rappelle pas du nom de la place. 25 ou 24? Le 25, 25 okay. août. Euh, 24 août sont à Toronto, si je me rappelle bien. Mais euh, c'est ça. Fait que ceux qui voudraient aller les voir, s'ils si vont être en direct, ils vont faire Hollywood Babylon à, à Ottawa. Euh, C'est 60, à peu près 65$ le billet, euh, mais ils viennent rarement dans le coin ici. Fait que si vous êtes fan, euh, allez voir ça, mais je vous suggère de l'écouter. Comme je vous dis, attention à vos oreilles. Un autre podcast de euh, Tech Guy avec Léo Laporte. Euh, Léo Laporte, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a, il a un nom très francophone, mais il ne parle pas français du tout. Euh, C'est un, euh, un gars qui a un empire vraiment de podcasting aux États-Unis. Il a une station... Tweet... Ouais, tweet Network, Tweet.tv. Euh, vraiment, lui, il ne fait que ça, ne vit que de ça. Euh, C'est vraiment une des plus grosses stations de podcast aux États-Unis. Il y a à peu près, je pense que ce n'est pas, pas 20, 20 ou 25 shows différents qui font durant la semaine. Euh, ça parle autant de technologie que de sécurité informatique. Euh, vous avez un, vraiment un choix. Là, si vous allez voir sur Twitter.tv, euh, allez voir la liste des podcasts disponibles puis vous allez sûrement trouver quelque chose là-dedans que vous allez vouloir écouter. C'est euh, propre. Il n'y a aucun sac là-dedans. C'est vraiment clean. C'est vraiment pas mal technique. Mais il est bon aussi pour vulgariser la technologie. Ça s'adresse pas mal à Monsieur, Madame, Tout-le-Monde. Euh, sur le show de TechGuy, euh, Léo prend des appels. Si vous êtes chanceux <rire> d'avoir la ligne, euh, vous pouvez poser des questions. Il y a du monde qui appelait, je veux me partir un podcast. Qu'est-ce que je peux prendre? Qu'est-ce que ça me prend? Quel micro tu me suggères? Euh, je veux m'acheter une caméra vidéo. Qu'est-ce que tu me suggères? Une caméra photo? Je ne veux pas faire du professionnel. Je veux faire... Euh, Euh, Prendre ça quand je vais en voyage, mais j'aimerais ça faire du film avec. Qu'est-ce que tu me conseilles? Euh, vraiment, là, la panoplie. Oh, oui, la panoplie. Euh, S'il n'y a pas la réponse, il y a un forum extraordinaire qui, euh, qui se fie beaucoup dessus. Il y a à peu près 1000, 1000 à, à 1500 personnes sur le forum à chaque show live. Wow. Fait que Je veux dire, ils posent une question des fois, ils disent Hey Chat Room, j'ai besoin d'une réponse Il y a tout le temps quelqu'un mm -hmm. sur le mm -hmm. Chat Room ouais, qui connaît réponse, ouais. la réponse. C'est vraiment incroyable. Euh, de la même gang, mais qui est faite par un autre gars, Home Theater Geeks. Ceux qui aiment Cinéma Maison, les nouvelles TV, euh, euh, <rire> les systèmes de son, euh, ils vont aller au CES, euh, ils, vont aller, euh, ils vont aller voir les, euh, les shows pour les systèmes de son uniquement aussi. Euh, C'est animé par Scott Wilkinson. Euh, y a, des fois, il y a un invité qui va parler, euh, ils vont inviter un producteur de film à un moment donné. Puis ils vont parler de sa carrière. Ils ont invité un gars un qui fait des salles de cinéma maison, custom pour le monde chez eux, vraiment spécifiques à leurs demandes. Je veux une salle de cinéma avec Star Wars ou. Mais vraiment avec des portes à la Star Wars puis tu le quittes là. Il fait, c'est varié mais ça parle toujours de cinéma maison, puis de nouvelle télévision, puis lui aussi va prendre des questions, des choses comme ça. Si on demande Stargate, y a-t-il les portes qui les téléportent? Ouais, <rire> <ça. Ouais. rire> Je ne penserais pas. J'aimerais ça, <rire> <descendre, rire> ça descendre dans ma cave automatiquement. Euh, après ça, il y a deux podcasts de ceux qui connaissent le magazine IGN, euh, ouais. qui parlent de jeux. Il y a Podcast Beyond, qui est le podcast spécifique au PlayStation. Fait que c'est des gars qui jouent au PlayStation, qui couvrent Les nouveautés Play, PlayStation et tout ça. Euh, C'est avec Greg Millen, Colin, Moriarty. Oui, il y a le même nom que le méchant What? dans, dans euh, Sherlock Holmes. Moriarty. OK. Euh, oh. <coughs> Puis euh, uh, Ryan Clemens. Puis il y a le podcast de, de Xbox qui s'appelle Podcast Unlocked. Hein? Achievement Unlocked. Uh, Ryan Clemens. Il euh, y avait une fille, elle est partie. Euh, fait que les, là ils sont en transition, là, fait que je sais que c'est Ryan Clement qui est sur le show, il y a deux autres personnes avec lui aussi bien intéressant, si vous avez juste une console, ben, vous pouvez spécifiquement écouter les nouvelles de la console que vous avez fait que quand il parle de PS3, il ne parle pas d'Xbox, il parle de PS3, la version de PS3 qui va sortir fait que des fois les sujets se chevauchent parce que le jeu est multi-console, ils vont parler des mêmes affaires mais sur consoles différentes Euh, sur le le Beyond ou sur le Unlock. Euh, intéressant, parfois un peu juvénile. Euh, des fois, ça part sur une des rap, par exemple, puis des fois, tu as l'impression qu'ils parlent plus de d'autres choses, qu'ils parlent de jeux. Fait que à voir savoir si vous aimez. Euh, J'écoutais, à un moment donné, j'ai arrêté d'écouter parce que c'était rendu un peu trop.. Euh, j'avais l'impression j'avais l'impression l'impression d'entendre des ados. Euh, vraiment des ados attardés. Qui okay. parlaient de jeux vidéo à un moment donné. Puis que, ça dérape là fait que je me suis tiens quand même propre ou okay? pas oh, Oui, c'est propre euh, okay. il y a pas un petit sac de temps en temps des fois mais c'est quand même assez clean mais vraiment c'est c'est comme essayer une nouvelle, une nouvelle recette dans un restaurant tu y goûtes t'aimes ça parfait si t'aimes pas ça tu passes à d'autres choses okay. parce que des fois il y a des épisodes c'est super bon il y a des épisodes euh, j'ai de la misère un peu mais tu sais je reste ben, à un moment donné si je vois que ça se replace pas je m'en vais ailleurs je fais d'autres choses euh, Ceux qui me connaissent savent que j'aime les voitures. Euh, deux derniers podcasts, c'est des podcasts automobiles. Euh, NPR, euh, c'est qui est le réseau euh, Public Radio aux États-Unis. Ça s'appelle Car Talk. C'est avec Tom et Ray Magliosi. Euh, c'est euh, deux personnes qui sont. Euh, je pense qu'il y en a un qui a 80, puis l'autre qui a 70. Euh, ça C'est Ouais, Oui, ils prennent la HM, ça, ça CHF. Ça... Ouais, il <rire> ils ont annoncé leur retraite en pour euh, <rire> septembre 2012. <rire> ça, j'ai dit que c'est la <rire> euh, Ils font ça depuis 1987, Fait que ça fait longtemps que ça roule. C'est vraiment wow. sur... C'est NPR, c'est la radio publique américaine. C'est un peu comme PBS à la TV. C'est une radio publique payée par le gouvernement. <rire> Donc c'est pas, pas une station à but lucratif. Et puis, eux autres, ils ont cette émission-là depuis 1987. Ça fait un bout de temps que je les écoute, mais c'est drôle parce qu'ils vont, vont parler puis ils vont s'auto ils vont sont, sont capables de rire d'eux autres mêmes Comme ils vont prendre des appels du public, on vont dire ouais moi j'ai un je sais pas moi j'ai un Ariasca 1982 puis euh, j'ai tel tel tel problème avec. Le gars il dit ouais moi je pense que votre problème c'est probablement ça. Ben, moi personnellement son son pire problème c'est qu'elle a encore un Ariasca, <rire> mais euh, <coughs> déjà qu'elle l'a acheté au début c'est déjà quelque chose. Mais euh, Ah, ils vont dire, « Bon, votre problème, c'est ça, ça, ça. Moi, je regarderais ça. » Puis à la fin, ils vont dire, « Mais tu sais, moi et vous je ne prendrais pas mon opinion pour du cap. tu sais j'irai avoir un vrai mécanicien. Ils sont capables de rire d'eux-autres-mêmes. Mm » -hmm. Fait que c'est humoristique, puis euh, sérieux en même temps. c'est le fun à écouter. Mm -hmm. Mon dernier, c'est vraiment euh, un des meilleurs podcasts automobiles. Euh, avant, c'était « Car and Driver Radio ». Parce que « Car and Driver », c'est un magazine américain d'automobile Car Driver ont décidé probablement que ça ne marchait pas assez. Euh, ils ont lâché le projet. Fait qu'il est parti pour faire ça pour Motor Trend. À faire, ça s'appelle Motor Trend Radio. C'est avec Alan Taylor. Euh, ça dure 3 heures. C'est un podcast de 3 heures séparé en, en, en sections d'une heure sur iTunes. Fait que vous downloader euh, heure numéro 1, heure numéro 2, heure numéro 3. Euh, ils ont des sujets variés, parle d'autres. Ils ont une section euh, vraiment nouvelle de l'industrie, tout ça. Comme le dernier épisode, j'ai écouté, il parlait même du Comic-Con, comme quoi qu'il y avait la Batmobile là, puis des choses comme ça. Euh, ils ont une section euh, camion, puis tout ça. Puis la fin, c'est vraiment euh, automobile spécifique, puis euh, des choses comme ça. C'est euh, à chaque semaine. Okay. La plupart de ces podcasts-là, c'est vraiment des podcasts qui sont euh, aux semaines. Il okay. euh, y a l'analyse des geeks dans le francophone qui sont aux de deux semaines. Les autres, euh, c'est pas mal euh, à chaque semaine. Puis, euh, ben ça, c'est pas mal ça. Ça met fin à ma liste de, de podcasts à écouter. Fait que euh, Regardez ce que vous aimez là-dedans. Si vous ne connaissez pas, essayez-le. Si vous aimez ça, tant mieux. Si vous n'aimez pas ça, mettez ça de côté. Au nombre de podcasts qu'il y a, vous allez trouver quelque chose euh, à votre goût. À votre goût. Oui, Il y en a d'autres, je le sais. Euh, je n'ai pas le temps de tout écouter. Si je ne les ai pas nommés, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas bons. C'est parce que soit je ne les connais pas. Soit que je les écoute pas parce que soit je n'ai pas le temps, puis je me concentre dans la liste que j'ai déjà. On a un temps limité par semaine, fait que je me limite à, à écouter ce que, ce que ce que je peux écouter. À part avec, euh, je ne sais pas, les avancées technologiques, un jour vont peut-être faire deux semaines en une? Peut-être. Puis euh, fait que Mais même dans tous les podcasts que je vous mentionne, je peux pas nécessairement écouter tous les épisodes. Des fois, je vois une semaine, je vais sauter un podcast, je vais en écouter un autre, pour écouter un peu de tout. De mais il euh, y a... C'est sûr, sûr, sûr qu'il y a quelque chose pour tout le monde. Je veux dire, vous aimez le macramé, je suis sûr qu'à quelque part, il y a un podcast sur le macramé sur iTunes. Tu sais? Fait que c'est à votre choix, c'est de trouver ce que vous voulez puis, euh, puis l'écouter. Si vous aimez pas, passer passez à d'autres choses. Fait que euh, c'est euh, tout pour cela.